Unité 1. Leçon 1. Exercice 2. Poser des questions. Écouter pour vérifier. A. Habiter Bruxelles. Tu habites Bruxelles B. Aimer le cinéma. Tu aimes le cinéma C. Regarder la télévision. Tu regardes la télévision D. Écouter la radio. Tu écoutes la radio E. Aimer les séries. Tu aimes les séries